Le bâtiment est totalement insalubre. Où se trouvent des carcasses de canards, décomposés des asticots, cet élevage atteint des somnets dans l'horreur. Et c'est ce qu'il y a de vidéo est laissée. Mais web-génétique, et elle a c'est ce qu'il y a de l'horreur. C'est ce qu'il y a de l'horreur. Il y a de l'horreur. Derrière moi, plusieurs bâtiments d'élevage et un couvoir. sont des canards mulards, les canards qui sont utilisés dans la production de foie gras. Cet élevage atteint des sommets dans l'horreur. Si bien sûr, il y a un peu d'eau, il y a un peu d'eau et il y a un peu d'eau, il y a El Il y a autant de canards vivants que de canards morts